Et au cadeau meu na dedans mon bel de Voilà qui n'a pas des bons melons là Mais y a deux je ne me guille à regarde, y a de jeunes ne me guille à regarde. Bouillant oh, à ma guerre rêveur, l'on l'urture à y en a ma guerre rêveur l'on la. là, pour amener la lune l'on murmura, pour amener la lune l'on là. Alın Lakin